وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Donc, on commence aujourd'hui le cours numero 5 dans la lecture du charh de kitab sharh kashf c'est le Aziz ibn Abdul Aziz ibn Euh, donc on est au cours numéro 5, comme je disais, et puis euh, on continue donc à partir de l'endroit où on a laissé la dernière fois, on a commencé à lire des questions à la fin du Dars, et il restait encore quelques questions euh, sur le chapitre, donc on va euh, y aller lire les dernières questions qui restent, il y en a peut-être euh, 5 environ, donc on va lire ces questions, puis... Euh, Insha'allah, on continue avec le texte immédiatement après Insha'allah. Donc la prochaine question c'est euh, Donc on a posé la question au Cheikh Ibn Baz, euh, Certaines personnes disent que on ne doit pas euh, On ne doit pas euh, occuper les gens parmi les, le, le commun des musulmans avec les questions d'aqidah. Comme par exemple, euh, qu'est-ce qui a rapport avec la croyance en Al-Ulou ou d'autres questions semblables. Al-Ulou, c'est quoi C'est de croire qu'Allah est au-dessus de tout. Qu'il est, qu est au-delà de sa création. Donc, euh, certains certaines personnes parmi les les ignorants et parmi les gens des garmans, parfois ils essaient de décourager les gens d'enseigner ou d'apprendre euh, les questions d'Aqida. Et ils disent, il ne faut pas, il faut pas euh, distraire ou euh, occuper les gens ou préoccuper les gens par des questions d'Aqida au sujet des attributs d'Allah et de ses noms. Euh, il faut laisser ça de côté. Donc, euh, la personne pose la question au cheikh. Au sujet de ceux qui disent ce genre de choses, qu'est-ce que qu'est-ce que on doit dire par rapport à ceux qui disent ça Et est-ce que ça c'est une parole qui est vraie ou non Donc le sheikh, il répond, il dit La Ghaïda touhia aham al-amour. Al-Nabiou sallallahu alayhi wa sallam qa'eda fil-Ghaïda t-thalatha ashara sana, wa huwa fil-Mekkah kulluha fil-Ghaïda. Fil-Ghaïda touhia a-salat din. <'en> Euh, donc, le sheikh, il répond, il dit « La c'est la plus importante de toutes choses. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a établi les règles de la aqidah pendant 13 ans, alors qu'il était à Makkah, toutes ces 13 années étaient entièrement au sujet de la aqidah. Et la aqidah, donc, c'est le fondement même de la religion. Uh, le sheikh, on lui a posé la question ensuite. Donc, uh, on a posé la question au sheikh ensuite. Uh, est-ce que la personne qui dit ce genre de paroles, est-ce qu'il est calculé parmi les hommes de science Et le sheikh, il répond. C'est-à-dire la personne qui dit qu'il ne faut pas... Uh, Il a occupé le commun des musulmans par ces questions de aqidah. Et euh, le cheikh, il répond que les personnes qui disent ça ne sont pas calculées parmi les hommes de science, ils sont uniquement calculés parmi les gens de l'ignorance. La question suivante, il y a cheikh bin Nismatili Akhdel Le al-Jawab, il a Laha al-Hadjah bas. Donc on a posé la question au cheikh au sujet de, de faire des débats, d'organiser des débats. Est-ce que c'est permis, comme par exemple des débats entre les chrétiens et les musulmans ou des débats entre les gens de Bid'a et les gens de la Sunna ou des choses comme ça Est-ce que c'est permis Et le cheikh, il répond, il dit, s'il si y a un besoin pour ça, alors, pas de problème. Et ensuite, on pose une autre question. Donc la question ensuite, c'est est-ce que cela doit se faire ou ça peut se faire en présence des musulmans parmi le commun, c'est-à-dire le commun des musulmans, des gens qui n'ont pas étudié l'islam ou ils connaissent pas nécessairement bien l'islam. La réponse est ala حسب التيسير إذا كانت بين العلماء أحسن فإن العامي قد تشتبه عليه الأمور ولكن إذا كانت مباهلة Bihadratil ulama Yakounu akmal wa aslam Donc euh, yani, Le sheikh, il répond A cette question-là, il dit Selon, selon qu'est-ce qui est le plus facile Si ça se produit en, en présence des ulama Si ça se fait entre les ulama Entre eux, ce genre de débat Alors ça, c'est mieux euh, Parce que le, le, le musulman du commun C'est possible que Certaines choses soient euh, Mélangeantes ou Euh, difficile à comprendre pour, pour eux Et ça se peut qu'ils soient confus euh, Dans certaines choses Donc euh, yani, Si ça se fait en, comme Une Mubahala euh, Et que c'est en présence des Ulamas, ça c'est quelque chose qui est plus Complet et meilleur et plus euh, Plus sûr Quand on dit Mubahala ça veut dire Al Mubahala ça veut dire que Lorsqu'il y a euh, yani, un, un genre de rencontre entre Il y a des, des gens, de, de, par exemple des musulmans contre des kuffars parmi les juifs ou les chrétiens ou autres, et que ou bien parmi aussi par, par, ou, ou bien avec des gens de l'égarement de façon générale, et puis on se rencontre avec eux et puis euh, on invoque la malédiction d'Allah euh, à tour de rôle sur le menteur. Donc ça, c'est qu ce qu'on appelle al-mubahala, comme c'est mentionné dans le Coran. Donc le cheikh dit que ça doit être fait en présence des hommes de science, ça c'est mieux et c'est plus sûr. Ensuite la question Il y a un cheikh hadith Ali anhu nas Donc euh, le shaykh, on lui pose la question au Cheikh qu'est ce qu'on dit de la parole de Ali radiallahu anhu lorsqu'il dit parlez aux gens selon ce qu'ils comprennent. Euh, la réponse il dit donc ça c'est quelque chose différent de pour qu'il yani ça c'est quelque chose qui est différent de al-mubahala la question ensuite même ya sheikh, le jawab al Ma takunu Am. donc euh, le cheikh il répond il dit euh, parce qu'on lui a posé la question ensuite Est-ce que, donc, euh, ça s'applique pour les monadarats, pour, euh, pour les débats Et le cheikh il répond, il dit « Les débats doivent être entre les hommes de science et non pas devant les gens du commun. » Donc, euh, on voit par là la question par rapport à, à qu'est-ce que font certains, par exemple, lorsqu'ils organisent des débats avec des koufars ou avec des gens de bid'a ah et qu'ils font ça devant tout le monde Et eh bien, comme le chéri l'a dit, ça peut causer euh, aux musulmans du commun des choubouhats. Ça peut les mélanger dans leur compréhension ou dans leur connaissance. Donc, euh, c'est mieux que ça se fasse entre des savants, entre des hommes de science, hein, qui sont là pour écouter, pour clarifier la vérité. Et c'est pour ça que certains, un Lama, ont ont parlé des genres de débats qui ont été faits par par exemple, des, des, des débats comme euh, ceux qui ont été faits par Ahmad Didat ou autres, et euh, ils considèrent que ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est déconseillé, du fait que ça peut euh, faire en sorte que certaines personnes soient confondues ou mélangées dans leur religion. Donc, ça doit être fait parmi des hommes de science et entre des gens de science. Dans ce cas-là, si c'est nécessaire, c'est permis. Donc, on a fini de lire les questions ici. On va continuer maintenant avec le texte de Keshf Shubuhat. On a posé donc la suite. On va lire la suite. Le Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit: laka zakara fi jawaban li فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكثيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو استدل بالشفاعة أنها حق أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجوابه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرت وما ذكرت وما ذكرته لك من أن الله من الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Donc le Muhammad ibn Abdul Wahab il y a ce passage je vais te mentionner euh, certaines choses de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre comme à la parole que les Moucherikounes de notre époque ont pris comme argument contre nous, pour répondre donc à ces arguments-là. Euh, premièrement, euh, on dit que la réponse aux gens de la fausseté est de deux manières. La première manière, c'est de répondre de façon générale, et la deuxième manière, c'est de répondre de façon détaillée. En ce qui concerne la manière générale de répondre, C'est une chose très grande et très un bienfait, très grand pour celui qui l'a compris et qui a bien réfléchi. Et euh, Cette réponse euh, générale se retrouve dans le verset 7 dans surat al Imran, dans lequel Allah a dit c'est lui qui a fait descendre sur toi des versets euh, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre parmi, euh, parmi, ou dans ce livre, il y a des versets qui sont « mouhkamath ». Et « mouhkamath », ça veut dire des versets qui sont sans équivoque, c'est-à-dire qui n'ont qu'une seule façon euh, d'être interprétée, qui peuvent être compris seulement d'une manière, qui sont claires et explicites. Donc, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Parmi ces versets, il y en a qui sont « mouhkamath » et qui sont la base du livre, hein, le fondement du livre, Et il y en a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui sont équivoques, qui prêtent à équivoque, qui peuvent être interprétés de diverses manières. Ensuite, Allah Ta'ala dit, en ce qui concerne celui qui a une maladie de déviation dans son cœur, il suit ce qui est équivoque dans le livre, c'est-à-dire il va vers ce qui peut prêter à diverses inter interprétations. En cherchant la discorde, La fitna est en cherchant à l'interpréter et à lui donner une fausse, une fausse signification et nul ne connaît sa signification excepté Allah. Donc ça c'est le verset 7 dans le surat Al Imran et qui est une réponse donc pour ces gens là du fait que ce sont des gens qui cherchent les choubouhat, qui cherchent qu'est-ce qui est mutashabih, qui n'est pas clair pour confondre les gens dans leur religion. Au lieu d'aller vers les choses qui sont explicites et claires, ils vont vers les choses qui prêtent à équivoque, qui peuvent être interprétées de diverses façons, pour pouvoir justement se permettre de l'interpréter selon leur passion et leurs désirs, et pour par la suite égarer les gens et faire dévier les gens. Et ça c'est la voie et c'est la manière de tous les gens d'égarement et des gens de hein, et des gens de shirk et de kufr de façon générale, c'est leur façon d'agir. Euh, ensuite, le cheikh il cite la parole du Prophète ﷺ par rapport à ce verset. Il dit: «Wa an sallallahu cest C'est-à-dire, il a été rapporté de manière authentique du Prophète sallallahu alaihi wasallam qui l'a dit. Lorsque vous voyez ceux qui suivent les versets équivoques hein, et les choses qui prêtent à diverses interprétations dans le livre. Alors ceux-là sont ceux que Allah a nommés. Alors prenez garde à eux. Hein? Prenez garde à eux et faites attention à ces gens-là. Donc le chef dit ensuite et l'exemple de cela, l'exemple de ce genre de mutashabihat qu'ils utilisent, des versets équivoques qu'ils emploient, c'est euh, par exemple, yani euh, lorsque Certains d'entre les mouchriquines te disent, par exemple, le verset 62 dans le surat Yunus. Ils vont te citer ce verset-là. <inaudible> certes, les, les alliés d'Allah, les rapprochés d'Allah, ils n'auront nulle crainte et ils ne seront point attristés. Ou bien, ils vont te mentionner comme, euh, comme preuve, ils vont essayer d'utiliser comme preuve l'élément de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam hein, et des prophètes. Ils vont dire que hein, elle est véridique, que l'intercession est véridique, que ça, que ça existe et que c'est vrai. Ou bien ils vont dire que les prophètes, ils ont une place d'importance auprès d'Allah, un statut important auprès d'Allah. Ou bien ils vont mentionner une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de justifier une, la, euh, sa fausseté et il est possible que toi tu ne comprennes pas euh, la, la, la signification de la parole qu'il te mentionne peut-être qu'il va te mentionner un hadith hein? et il essaie d'utiliser euh, un hadith du prophète ou une parole du prophète pour essayer de prouver sa fausseté Et peut-être que toi, tu vas pas être capable de comprendre tout ce qu'il va te dire comme argument. Hein, puisque, parfois, ces paroles-là ne font pas... C'est-à-dire, les paroles ou les arguments des, euh, des moucherikis, des, des gens de Bidat, hein, Parfois, ça fait pas de sens. C'est des choses insensées ou des choses contradictoires. Et donc, c'est des choses que tu vas pas nécessairement être capable de comprendre du premier coup, parce que c'est des paroles ambiguës, des choses qui sont pas claires. Et... Euh, Et aussi par, par rapport à quest ce que le shirk Il mentionne ici justement euh, C'est important aussi de savoir Que parmi les, les, les Attitudes des gens de, de, de Bid'a et les gens Qui défendent le shirk Parmi ceux qui se disent musulmans C'est que souvent ils utilisent Des, des hadiths qui sont Maudour, qui sont fabriqués Ou des hadiths qui sont faibles C'est-à-dire des hadiths Qui ne sont pas authentiques Et ils utilisent ça comme Euh, Arguments pour essayer de De, de, de, de, se, de supporter le, le, Les faussetés et les choses Qu'ils font qui sont contraires à l'islam Donc ils vont ramener des hadiths Ils vont dire le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam, a dit Telle ou telle chose Et en réalité ce ne sont pas des hadiths Et le prophète sallallahu alayhi wa n'a jamais dit ça Mais ce sont des choses fabriquées Ce sont des hadiths fabriqués Et euh, ou, ou bien, ce sont des hadiths qui sont faibles C'est-à-dire, leur authenticité, hein, elle est nulle C'est-à-dire que ce sont des paroles qui sont faibles, rejetées par les savants de hadith. Donc, euh, ça, ça, on l'a vu et on l'a entendu de la part de plusieurs d'entre les gens de Et même que euh, j'ai entendu, parf parfois même j'ai entendu euh, certains musulmans de différents pays Hein, certains qui, viennent, par, qui certains qui venaient par exemple du Bangladesh Et d'autres qui venaient euh, du Sénégal et d'autres Quand ils essaient de justifier par exemple Des fausses croyances qu'ils ont Et des fausses pratiques qu'ils ont Ils vont mentionner des hadiths fabriqués Et puis après ça ils disent hein, Ils disent par exemple Ah mais les arabes eux ils ne connaissent pas ces hadiths là hein, Ou bien vont dire Ah Euh, nous on connaît des hadiths que les autres connaissent pas c'est pas parce que les autres les connaissent pas c'est parce que ce sont des hadiths fabriqués ils ont ils sont ils sont rejetés par les savants de hadith c'est des choses qui sont des mensonges inventés contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce des choses qui sont rapportées qui n'ont même pas de parfois c'est-à-dire ils ont même pas de chaîne de transmission hein c'est des c'est C'est des histoires que les soufis ont inventées Pour faire euh, croire aux gens Leurs, leurs, leurs, leurs, leurs euh, fausses croyances Comme par exemple Le, le hadith qui dit Ou qui, qui raconte que euh, Lorsque Allah a créé Adam Salam, euh, Après Adam Il s'est levé Il a regardé sur le trône Et puis euh, il a vu Euh, le nom du, du prophète wa sallam, écrit à côté du nom d'Allah ou quelque chose comme ça il y en a des histoires fausses complètement ou bien l'histoire qui dit que euh, il, que les soufis racontent souvent que le prophète wa sallam, était créé par la lumière d'Allah et donc il n'avait pas d'ombre euh, il y en a des choses comme complètement euh, inventées qui n'ont aucune référence aucune authenticité Et eux, ils racontent ces choses-là aux gens, et ils pensent que ça c'est des choses vraies. Et euh, quand tu demandes où est-ce qu'il est ce hadith, c'est quoi son, euh, so, sa référence, c'est quoi sa source, où est-ce qu'il a été, d'où est-ce qu'il a été rapporté et eh bien, bien entendu, ils, ils ne peuvent pas ramener aucune référence parce que justement, ce sont des choses qui sont inventées et fabriquées, ce sont des mensonges. Donc ensuite, euh, le chef, il, il continue, il dit fajawabu biqawlik fajawibu biqawlik donc ici le sheikh il nous dit comment répondre à ça comment répondre à ces arguments là et à ce genre de de de de de shubuhat, de façon générale il dit fajawabu biqawlika inna allaha dhakara donc tu vas lui répondre en disant que Allah et, et écoutez bien la réponse parce que c'est très important de comprendre Comment répondre de façon générale Et ça, c'est lorsque quelqu'un, par exemple, euh, il n'est pas euh, apte à répondre dans détail, parce qu'il n'a pas assez de connaissances, et il n'a pas la capacité de répondre. Alors, il répond de façon générale, hein, pour éviter justement de rentrer dans les choubouhats de ces gens-là. Il répond de cette façon. Il dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans son livre, que ceux qui ont une maladie de déviation dans le cœur, laissent de côté les versets qui sont clairs, et suivent ce qui est équivoque, et qui peut être interprété. Et toi, euh, et il dit, je t'ai mentionné, et tu dis, et je t'ai mentionné, que Allah subhanahu wa a mentionné, que les moucherikines, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ils affirmaient et ils croyaient en la rububia. Ils croyaient qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le seul maître, le seul créateur, celui qui, qui donne la subsistance, hein, le seul qui peut faire vivre et qui peut faire mourir, le seul créateur. Hein. Les Mouchrikouns, ils croyaient en ça, qu'est-ce qu'on appelle la Et euh, Allah, subhanahu wa ta'ala, a mentionné également que le kouf de ces Mouchriquins, malgré qu'ils reconnaissaient la Rouboubiya, Leur coup c'était de s'accrocher à de s'accrocher à l'adoration des anges et des prophètes et des hommes pieux. Hein? Et ils disaient hein, pour justifier ça, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah, comme c'est mentionné, mentionné dans le verset 18 dans sourate Yunus. Donc ça c'est quelque chose qui est clair. Cette explication-là par rapport au et à l'attitude des koufars et des mouchriquines du fait qu'ils acceptaient la ruboubiya mais ils faisaient le shirk dans l'adoration et que malgré ça hein, Allah ne les a pas considérés comme étant des croyants du fait qu'ils croyaient à la ruboubiya Allah les a déclarés comme étant des mouchriquines et le prophète les a combattus pour leur shirk ça c'est quelque chose qui est mouhkam, quelque chose qui est clair qui est explicite qui ne peut pas être euh, ni rejeté, et qui ne peut pas être compris d'une autre manière. C'est une chose qui est explicite et claire, et personne ne peut changer sa signification. Hein, parce que c'est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran, et c'est expliqué de façon très très claire, qui ne peut pas, qui ne peut pas permettre euh, aucune ambiguïté de s'installer par rapport à ces choses-là. Et ensuite tu dis, et ce que je t'ai mentionné, au oh toi, le moucherik, parmi les versets du Coran et les paroles du prophète, non, ici il dit, et toi, ce que tu as mentionné, au oh toi, le moucherik, dans le Coran et des paroles du messager, ô toi, ce que tu as ramené comme comme choubouhat, je ne connais pas la signification de ce que tu dis. mais je dois dire avec certitude, je dis cette chose, je dis la chose suivante, c'est que la parole d'Allah, elle ne se contredit pas. Et la parole du prophète, alayhi wa elle ne contredit pas la parole d'Allah, En voulant dire quoi En voulant dire que, toi tu me ramènes des paroles pour essayer de justifier ce que tu fais comme shirk, mais je t'ai montré la preuve claire dans le Coran Que, y a pas de, que, y a pas, que le shirk est interdit Et que c'est le plus grand des péchés Et que les Moucherikoun à l'époque du prophète Leur shirk c'était justement D'essayer de se rapprocher Des hommes pieux, des anges Des prophètes C'était ça leur shirk Et ils utilisaient comme argument Que ceux-là euh, sont leurs intercesseurs Auprès d'Allah Et malgré tout ça, ça a été considéré Comme étant du shirk Hein, ils ont été déclarés coufards et mouchetés pour ça. Donc vous, ce que vous faites, c'est la même chose que ça. Et qu'est-ce que vous avez ramené comme verset dans le Coran ou comme parole du professeur Lancelin pour essayer de justifier ce que vous faites Ça, je connais pas la signification. Peut-être que vous ramenez des versets hein, qui sont ambigus, que ou bien qui sont équivoques, qui peuvent être interprétés. Non, moi, je connais pas la signification ou bien des paroles du Prophète, dont je ne connais pas l'authenticité, et dont je ne connais pas le, le, la signification également, mais une chose est certaine, dans la parole d'Allah, il n'y a, a pas de contradiction. Donc, qu'est-ce que je vous ai montré qui était clair et, et, et certain par rapport au Toshid Vous ne pouvez pas le rejeter, et vous ne pouvez pas l'interpréter, et ramener quelque chose qui va venir en contradiction avec. Donc, dans, le, dans la parole d'Allah, il n'y a pas de contradiction. Et la même chose pour la parole du messager, alayhi wa sallam. Elle ne va pas venir en contradiction avec la parole d'Allah. Donc, soit que ce que vous avez ramené, soit que ce c'est pas authentique, c'est-à-dire si c'est un hadith, soit que c'est faux ou c'est pas authentique, ou bien que vous l'avez déformé dans sa signification. Et si c'est dans le Coran, ben soit que, étant donné que si c'est dans le Coran, c'est clair que c'est authentique. Donc, si c'est inversé dans le Coran, vous l'avez interprété à tort. Hein? Ça c'est certain, puisque vous, défendez, vous essayez de défendre le shirk alors que Allah a interdit, a interdit le shirk. Donc le shirk il dit ça c'est une réponse qui est bonne et droite et il n'y a, a personne qui peut la comprendre excepté celui à qui, celui qui a reçu le, le succès de la part d'Allah Personne ne, ne peut comprendre cette réponse Excepté celui à qui Allah a donné le succès Alors, euh, il demande à Allah le succès Et ne dénigre pas Ou bien ne pense pas que cette réponse-là Elle est peu euh, importante Ou qu'elle n'est pas forte Au contraire, elle est très forte Et elle est suffisante Pour quelqu'un qui veut répondre à quelqu'un de ce genre. Et il mentionne par la suite, comme Allah a dit le verset 35 dans Sourate surat Fussilat, وَمَا يُلَقَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ C'est-à-dire, et nul ne va euh, ni pouvoir euh, l'obtenir ou recevoir cette grâce, excepté celui qui a été endurant et patient et Nul ne va le recevoir, excepté celui qui a reçu une immense portion. Et maintenant, on va lire l'explication de Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, à propos de ce passage, qui est un passage très important. Donc, le Sheikh dit :« Hadak alamul shaykh ». محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة ست ومائتين وألف من الهجرة النبوية كلام جي عظيم جيد سديد كلام عظيم جيد وسديد يقول رحمه الله إن جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل لأن أهل الباطل من المشركين شبهوا على العامة, على العامة بأشياء كثيرة واحتجوا على الشيخ بها وكاتبوه بذلك ليصحهوا ما هم عليه من الباطل من دعوة أهل القبور والاستغاثة بالأموات وبالملائكة والجن فأجابهم إجمالا وتفصيلا رحمه الله لشيخ الزكس في الأفارل du Cheikh qu'on vient de lire, c'est la parole du Cheikh ibn Ibrahim Wahab, Wahhab rahimahullah, qui est mort en l'an 1206 de la Hijra euh, et c'est une parole qui est grande, très importante et droite et bonne et le Cheikh il dit qu'il dit rahimahullah, que euh, la réponse pour les gens de la fausseté se fait de deux manières il y a la réponse générale et il y a la réponse détaillée Là, on explique la réponse générale maintenant, puis après, le Cheikh il va expliquer plus tard dans le livre la réponse détaillée, point par point. Donc, la réponse, euh, détaillée, ou la, non, la réponse générale, le Cheikh il dit que les gens de la fausseté, parmi les yani, euh, ils ont essayé de lancer des ambiguïtés et des doutes et des faux arguments aux communs entre les musulmans, Et ils leur ont envoyé donc ces choubouhats euh, et ils en ont beaucoup, ils ont beaucoup de choubouhats. Et ils essaient donc, ils ont même essayé de mentionner ces arguments-là au sheikh Mohammed Ibn Abd al-Wahhab lui-même et ils lui ont écrit des lettres, hein, ils ont communiqué avec lui en écrivant ces arguments-là au sheikh pour essayer de justifier euh, la fausseté sur laquelle ils se tiennent. Par exemple, le fait d'invoquer les, euh, les gens qui sont enterrés, qui, vivent, qui les, les, gens dans, les gens qui sont morts et enterrés dans leur tombe. Donc, il, les, il, a, il essaie de justifier l'invocation des morts et le fait d'appeler au secours les morts, ou bien l'adoration des anges, l'invocation des djinns. Et donc, le sheikh, il leur, a, il leur a répondu de façon générale et de façon détaillée, rahimahullah. Le Al il dit, « Mujmal. جواب لكل شبهة يصلح للعالم المتبصر ولغيره ويجيب به للعالم المتبصر ولغيره يجيب به فيقول لمن ادعى أن ما يفعله ليس من الشرك أن التعلق بالأولياء والأنبياء ليس من الشرك وأن لهم جاه ولهم شفاعة وأن الله يشفعهم في من دعاهم أو استغاث بهم تقول له أنا قلت لك شيء مفصل واضح أن الله حرم الشرك ودعاء غير الله وحكم على المشركين بالشرك والكفر بالله بدعائهم الأموات والاستغاثة بهم والاستغاثة بهم أو بال أو بالرسل أو بالجن أو بالنجوم أو غير ذلك أو النجوم أو غير غير ذلك وهذا شيء محكم واضح من القرآن والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما قلته وما قلته لي من أن لهم جاه عند الله ولهم شفاعة وأن الأنبياء لهم شفاعة ما أفهم أنه يدل على ما ذكرت من الشرك، ولا أعرف هذا من من هذه النصوص. وكلام الله لا لا يتناقض، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. والله أخبر عن أهل الباطل أنهم يتبعون المتشابه به ويتركون المحكم. فالجواب عليك أن تتخذ. بلمحك أن Donc le Shaykh il, il dit donc que la réponse générale c'est une réponse pour toute chouba. C'est-à-dire que cette réponse générale que le Shaykh il donne par rapport à ça, c'est pas une réponse qui est qui est uniquement pour ce sujet là. Mais c'est une réponse qui s'applique à, tout, à toutes les questions qui ont rapport avec les choubohats des gens de Bid'a ou les choubohats des mouchriquines en général. Et cette réponse, elle est bonne pour les savants qui, euh, qui ont la science de la religion et pour les autres également. Et donc, tout le monde peut l'utiliser, cette réponse, pour, pour euh, répondre aux gens de l'égarement. Que ce soit un savant ou un musulman du commun, tout le monde est capable de la comprendre et de répondre avec cette réponse-là. Le chef il dit que... Euh, donc, tu vas dire à celui qui prétend que ce qu'il fait, ce n'est pas du shirk. Et que euh, lorsqu'il, celui qui prétend que euh, ce n'est pas du shirk qu'il fait lorsqu'il s'accroche... Euh, aux, aux saints Lorsqu'ils invoquent les, les, les saints et les prophètes Ils disent que C'est pas du shirk Et ils disent qu'ils ont Un statut élevé auprès d'Allah Une place importante auprès d'Allah Et qu'ils possèdent l'intercession Ils possèdent le droit D'intercéder Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala Va accepter leur intercession pour, euh, pour ceux Pour qui ils ont invoqué Hein? comme s'ils pensent que Allah va invoquer ceux qui les que Allah va intercéder pour ceux qui les a qui les ont invoqués ou pour ceux qui ont qui les ont appelés au secours c'est à dire pour ceux qui ont appelé les morts au secours et qui les ont invoqués ils pensent que euh, ils pourront intercéder pour eux auprès d'allah donc tu, tu réponds à ces gens là et tu leur dis moi je t'ai répondu Et je te dis quelque chose de clair et de détaillé. Que Allah subhanahu wa a interdit le shirk. Ça, tu ne peux pas le douter. Tu ne peux pas le remettre en question. Tu ne peux pas le nier. Et tu ne peux pas nier également que Allah a déclaré haram, le shirk et l'invocation d'autre que Allah. Et qu'il a jugé à propos des que qu'ils sont sur le shirk et le couf. Et qu'ils ont nié Allah subhanahu wa en invoquant les morts et en cherchant le secours des morts ou le secours des prophètes des, an euh, des anges des djinns des étoiles ou autres donc ça c'est quelque chose qui est clair dans le Coran, dans la Sunna et dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ça tu ne peux pas le remettre en question et ce que tu m'as dit du fait comme, comme Shubha tu, que tu dis par exemple qu'ils ont un statut élevé auprès d'Allah, ou qu'ils ont euh, le, le droit de l'intercession, qu'ils peuvent intercéder, et que les prophètes ont l'intercession, des choses de ce genre. Ça, je comprends pas ce que tu veux dire par cette parole. Hein? Et je vois pas non plus dans cette parole aucune preuve de ce que tu dis par rapport au shirk. C'est-à-dire que dans, dans ce que tu dis, il n'y a aucune preuve pour justifier le chirc que tu essaies de faire. C'est-à-dire le fait que tu mentionnes qu'ils ont un statut auprès d'Allah et qu'ils sont élevés. Qu'ils ont un statut élevé auprès d'Allah et qu'ils sont hein, proches d'Allah. Ça, ce n'est pas une preuve pour justifier de les adorer ou de faire le chirc avec eux. Le fait que tu mentionnes qu'ils ont l'intercession et qu'ils peuvent intercéder au jour de la résurrection pour ceux qui ont fait des péchés ou des choses comme ça. Ça, pas, ça ne prouve pas non plus que tu as le droit de les invoquer et de les adorer en dehors d'Allah et de faire le shirk avec eux de, de, c'est-à-dire de faire le shirk avec Allah par, par, par, en, en les adorant donc il n'y a pas de preuve dans ce que tu dis donc je comprends pas pourquoi tu mentionnes ces versets-là et ces hadiths-là comme argument pour justifier ce shirk alors qu'il n'y a pas de preuve dans ce que tu dis pour ça euh, voilà, allez-vous donc je, je je trouve je connais pas ça dans les textes que tu mentionnes de la parole d'Allah et, et, et du Coran et de la Sunna il y a aucune preuve là-dedans et en plus la parole d'Allah elle ne se contredit pas et la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam elle ne elle ne contredit pas non plus la parole d'Allah donc يعني euh, yani, tu tu, te, tu soit que tu te contredis Hein, en essayant d'utiliser ces arguments-là, ou soit que tu hein, déformes complètement leur sens, tu ramènes des, des, ces textes-là en déformant leur sens pour essayer de justifier ce que tu veux dire, ou bien hein, tu te contredis toi-même. Et le cheikh il dit, « Allah nous mentionne dans le Coran, que les gens de la fausseté ils cherchent justement les versets qui, qui sont équivoques et qui peuvent justement, qui peuvent être interprétés de différentes façons et ils laissent de côté ce qui est clair hein? donc Donc, la réponse que tu dois donner à ces gens là c'est de prendre quest ce qui est clair dans le Coran qu'est-ce que Allah a clarifié Comme par exemple l'interdiction du shirk et l'interdiction d'invoquer d'autres que Allah et tu leur prouves ça. Et le shérk il mentionne des exemples de ça dans le Coran. Le shérk il dit Wa ta qala ta'ala inna shirk a'zim. wa ila ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال سبحانه والذين تدعون من دونه ما, يملك ما يملكون من قتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا كل هذا محكم واضح أن الله أبطل شبهتهم ورد عليهم وبيّن كفرهم وأن زعمهم annhum yuqarribuna إلى الله sulfa annahu shubhatun batilah la yanfa'uhum wa la wa la Donc le cheikh il cite ces versets là qui font partie de ce qui est muhkam dans le Coran qui est clair qui n'ont aucun qui n'ont rien d'équivoque pour établir que le tawhid est obligatoire et le shirk est interdit Et que d'invoquer d'autres que Allah subhanahu ta'ala, ça rentre dans le shirk et que c'est quelque chose d'interdit. Donc ça, c'est comme, c'est de cette façon-là que tu le dois leur répondre. Hein? Comme le verset 13 dans surat Luqman. « Inna shirk ala Le shirk est certes la plus grande des injustices. Ou bien le verset 65 dans Az-Zumar. « Et on a révélé à toi, on a certes révélé à toi, c'est-à-dire au prophète Mohammed et à ceux... Et à ceux avant toi C'est-à-dire aux prophètes qui sont venus avant toi hein? Par exemple, Ibrahim, Moussa, Isa, Nour Et tous les autres messagers et prophètes Que Allah a envoyés Allah leur a, tous, leur a tous révélé Que si tu fais le shirk Tes œuvres seront annulées et vaines Et tu seras du nombre des perdants Donc Allah a dit ça à tous les prophètes Que si tu fais le shirk Allah va annuler tes œuvres et vont tes œuvres vont devenir vaines, sans aucune valeur, et tu seras du nombre des perdants. Hein? Donc ça c'est la preuve hein? du danger du shirk et de la gravité du shirk. Le verset le verset 18 dans Surat al Allah subhanahu wa ta'ala dit « N'invoquez donc personne avec Allah. Ça, c'est la preuve que tu n'as pas le droit d'invoquer personne d'autre que Allah et que c'est Allah seul que tu dois invoquer. Et Allah dit dans le verset 117, dans le surat celui qui invoque avec Allah une autre divinité hein, au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve, alors son châtiment ou son jugement, Est auprès de son Seigneur uniquement et il ne fait pas ou il ne donne pas le succès aux Mécréens. Son, son jugement est uniquement auprès de son Seigneur et il ne donne pas le succès aux Mécréens. Donc celui qui invoque autre que Allah n'a pas de preuve pour qu ce qu'il fait. Et il sera châtié. Et il fait passer des coups forts. Parce que Allah سبحانه وتعالى dit à la fin du verset kafirun Ça c'est la preuve que c'était un kafir, parce qu'il a invoqué autre que Allah. Et le verset 13 et 14 dans Surat Fatir, Allah, dit, et ceux que vous invoquez en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, il ne possède même pas la pellicule d'un noyau de date. La petite pellicule qui est sur le noyau de la date ils ne possède même pas ça Et si tu les invoques Ils n'entendent pas ton invocation Et même s'ils pouvaient l'entendre Ils ne pourraient pas répondre Et au jour de la résurrection Ils vont renier le chirc Que vous faisiez avec eux Et nul ne peut t'informer Mieux que celui qui est informé hein? Et donc ça c'est pour dire que Les mushrikeens qui invoquent d'autres que Allah, que ce soit peu importe qu'est-ce qu'ils adorent, que ce soit des anges, que ce soit des prophètes, que ce soit des hommes pieux, des tombes, hein, des arbres, des pierres, des idoles, peu importe qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, eh bien, ils ne peuvent pas entendre. Et même s'ils pouvaient entendre, ils ne peuvent pas répondre. Hein, et ils vont renier le shirk qu'ils faisaient avec eux au jour de la résurrection. Et ils mentionnent le verset 18 dans Soratiyodos, dans lequel Allah se et dit, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et ils disent cela sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Et donc, ça c'est l'exemple qui prouve que c'était ça leur excuse pour le shirk, de la même manière que ceux qui aujourd'hui font du shirk essaient de justifier ce shirk en disant que c'est pour. Euh, se, rap euh, se rapprocher d'Allah parce que eux sont pieux hein, et ce sont des hommes pieux et des gens qui euh, euh, sont rapprochés d'Allah donc ils vont nous aider ils vont demander à Allah pour nous et Allah va les exaucer parce que hein, Allah les aime et ils sont proches d'Allah et ainsi de suite ça c'est la logique des mouchriquines et des koufars Et Allah SWT a déclaré ces gens-là kuffar et mushirikim. Et même dans ce verset-là, à la fin du verset 18, Allah SWT a dit à la suite: Allah la ardu, subhanahu subhanahu Donc أَتُنَبِّئُنَّ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ wa ta'ala Ça veut dire qu'ils font le shirk. Hein? Et euh, ensuite, le, le dernier verset que le cheikh a mentionné, le verset 3 dans le az dans lequel Allah dit « Et ceux qui prennent des, des alliés en dehors d'Allah, qu'ils invoquent en dehors d'Allah, des égaux ou des intermédiaires et des intercesseurs, ils disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah ». Et c'est ça les arguments des mouchriquines. Et aujourd'hui, ils utilisent même, la même choubha que les mouchriquins à l'époque du prophète. Wa sallam. Sauf qu'au lieu d'adorer des idoles, ils adorent des tombes, des hommes pieux, des gens qui, se, hein, qui ont fait des bonnes choses dans l'islam. Ils les appellent des aulia et des assiades, Et ils se permettent de faire des actes d'adoration pour se rapprocher d'eux. Sous prétexte qu'ils vont les aider à se rapprocher plus d'Allah. Le sheikh, il dit tout ça, c'est des versets clairs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par ces versets-là, il a réfuté et détruit complètement hein, leurs ambiguïtés hein, et leurs choubhats. Et il a réfuté, il les a réfutés et a clarifié leurs mécréances et leurs koufres. Euh, et que leur prétention de dire qu'ils veulent se, se rapprocher un peu plus d'Allah, c'est une fausse choubha complètement hein, vaine, compl complètement nulle et elle ne leur sera d'aucune utilité hein? et elle ne leur donnera rien ils n'auront rien de plus avec ce genre d'argument là le cheikh il dit ensuite il <fille> il dit بما يدل عليه قوله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم صحيح لا لكن ليس معناه أنهم يدعون من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم وهكذا الأنبياء والصالح والصالحون كلهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كلهم أولياء فلا يدعون مع الله عملهم لهم وصلاحهم لهم وعبادتهم لهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من أجل طاعتهم لله وقيامهم بحقه أنك مع الله لا ليس هذا Le dit donc accroche-to à ce qui est sans équivoque dans la révélation. Qu'est-ce qui est interprété, qu interprété d'une façon claire et qui est claire, qui ne peut pas être interprété autrement. Comme les versets qu'on vient de mentionner. Et laisse de côté le fait de se rattacher à autre chose que ce que qu'Allah a voulu dire parce qu'il a mentionné dans le Coran. Parmi les choses que euh, ces gens-là mentionnent, comme le verset « Allah, inna awliya Allah, khawfun alayhim wa Hein, le verset que le, le verset qu'il mentionne par rapport à, à ça, c'est le verset 62 dans sourate Yunus. Certes, les, les, euh, les alliés d'Allah ou les hommes pieux et rapprochés d'Allah, ils n'auront nulle crainte et ils ne seront point attristés. Il mentionne ce verset-là pour justifier l'adoration des, des hommes pieux et des saints, hein, ce qu'ils appellent les saints. Est-ce que dans ce verset-là, il y a un, un, un ordre d'adorer les hommes pieux et les oulias et de, de, les, de les appeler au secours quand on a un moment de détresse Donc le chèque dit, oui, ce verset-là, c'est la vérité. Allah, il les glorifie en disant qu'ils ne feront pas de crainte et ils ne seront pas attristés. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'on doit les invoquer en dehors d'Allah ou qu'on doit les appeler au secours en dehors d'Allah ou qu'on doit faire des vœux pieux pour eux. Ou qu'on doit les adorer en dehors Allah. De même que les prophètes hein, Et les hommes pieux Ils sont tous Parmi ceux qui n'auront pas de crainte Et qui Ne seront pas attristés Parce qu'ils sont tous des Auliyah Ils sont tous rapprochés d'Allah Il n'y a, a pas de meilleur Wali Wali c'est le singulier Auliyah c'est le pluriel Il n'y a pas de Wali plus proche d'Allah que les prophètes. Les prophètes sont les plus grands parmi les Auliyah. Et si on n'a pas le droit d'invoquer les prophètes, donc on n'a pas le droit d'invoquer tous ceux qui sont en dessous d'eux parmi les Auliyah. Donc ça c'est clair. Et le sheikh il dit, tous les prophètes donc sont des hommes pieux, font partie des hommes pieux, Et ils sont tous parmi ceux qui n'auront pas de crainte et qui ne seront point attristés hein, au jour de la résurrection. Et donc, et on sait tous que les prophètes, on n'a pas le droit de les invoquer avec Allah. Action des, les actions que les prophètes ont faites, les bonnes œuvres qu'ils ont faites, c'est pour eux. Hein? Ces bonnes œuvres qu'ils ont faites, c'est leurs bonnes œuvres à eux. La piété qu'ils avaient et la vertu qu'ils avaient, c'était leur vertu, leur piété à eux. Et les adorations qu'ils ont faites, c'était leur ad leurs adorations. Et ils n'auront pas de crainte et ils ne seront pas attristés à cause de leur obéissance d'Allah. Et à cause du fait qu'ils ont établi et respecté le droit qu'Allah avait sur eux. Hein? Ils ont établi le droit d'Allah, c'est-à-dire son adoration. Donc, Eux, ils ont obtenu cette faveur et cette grâce d'être des rapprochés d'Allah à cause de leurs adorations. Alors, ce verset-là, c'est pour te dire, toi aussi, sois comme eux, fais des bonnes œuvres, fais des bonnes actions pour que tu sois aussi toi parmi les croyants qui ont la piété et qui se rapprochent d'Allah. Et donc, euh, c'est ça que ça signifie le verset. Mais c'est pas de dire qu'il faut les invoquer en dehors d'Allah hein lorsqu'Allah dit les hommes plus rapprochés euh d'Allah ils n'auront pas de crainte et ils seront pas attristés ça ne veut pas dire d'aller les adorer avec Allah ils n'ont aucun droit à l'adoration donc le shaykh dit qu'on eux yachfa'oun yachfa'oun le jour de la quiame hein qu'on le prophète sallalahu alayhi wa sallam yachfa'e le jour qu'on eu le haut jaah'oun Allah وكان عند الله وجيها هذا في موسى عليه السلام وجاه الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم والأولياء لهم جاه ولهم منزلة عند الله ولهم شفاعة ولكن من يقول إنهم يدعون مع الله لأجل هذا هذا تعلق باطل بشفاعتهم لهم وكرامتهم لهم يشفعون في من رضي الله قوله وعمله والمشرك لا يرضى قوله ولا عمله ولا يشفع لأن الله جل وعلا يقول ولا يرضى لعباده الكفر إن تكفروا فإن الله غني عنكم لشيخ إلزيه Et le fait que, comme l'argument, par exemple, qu'il mentionne que les prophètes, ou les hommes pieux, ils vont intercéder au jour de la résurrection. Le fait que le prophète Mohammed, sallam, va intercéder au jour de la résurrection. Ou le fait qu'il a un statut élevé auprès d'Allah, et important auprès d'Allah. Comme Allah, sallallahu wa dit dans le verset 69 dans le Al-Ahzab. « Wa kana wajiha » Et il était, il est certes hein, avec un statut et un, un degré élevé auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est à propos de Moussa, alayhi salam, dans le Al-Ahzab, le verset 69. Hein, et le statut également du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Et de tous les prophètes, ce sont des statuts élevés, très grands et, et importants. Et les hommes pieux. Ils ont un statut élevé auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et un degré élevé auprès d'Allah. Et ils ont également le, le, un, un droit d'intercéder au jour de la résurrection. Mais, celui qui dit, hein, mais qui va dire à cause de ça qu'on doit les invoquer avec Allah Qui va dire ça Ça c'est, Ça c'est totalement faux c'est un attachement qui est totalement faux à leur à leur intercession donc ça c'est un faux attachement à leur intercession et un faux attachement et un mauvais attachement à leur noblesse Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'ils vont pouvoir intercéder pour ceux dont pour, ils vont uniquement pouvoir intercéder pour ceux dont Allah Taala a agréé la parole et l'action parmi les musulmans, parmi les gens du tawhid. Et le mushrik, celui qui invoque autre que Allah, qui prie les morts, qui prie les anges, qui prie les saints, qui prie les tombes qui prie les idoles, qui prie le, la lune ou le soleil ou les étoiles ou les arbres ou les pierres ou les djinns ou autres ce mouchriq Allah ne sera pas satisfait de sa parole ni de son action et on ne pourra pas intercéder pour lui auprès d'Allah au jour de la résurrection Allah il dit il n'est pas satisfait du coffre de son serviteur Il n'est pas Il n'est pas satisfait pour son serviteur Du coffre C'est le verset 7 dans surat al-Zumar Si vous rejetez la foi Sachez qu'Allah se passe entièrement de vous hein? Il n'a aucun besoin de vous Et il n'est pas satisfait Pour son serviteur du coffre Hein, il n'est pas satisfait du kouf pour son serviteur, de la mécréance. Hein, il n'est pas satisfait de la mécréance pour son serviteur. Donc celui qui est, est mécréant, Allah n'est pas satisfait de lui. Celui qui est mushrik, Allah n'est pas satisfait de lui. Et Allah a informé que les kuffar, Allah est en colère contre eux et que ce sont des gens égarés, et qu'il n'y aura pas d'intercession en leur faveur au jour de la résurrection. Donc tout ça c'est quelque chose qui est sans équivoque, qui est clair. « Al wa la جاههم له جاههم له وعملهم الصالح لهم ولا ينفعه هذا الذي تعلق به وهكذا إيمانهم لهم وصلاحهم لهم ولا ينفع المشرك كون كونه صالحين ولا ينفع المشرك كون كونهم صالحين أو كونهم أولياء أو كونهم يعني رسل donc le cheikh il dit donc que ça c'est clair hein qu'est-ce qu'on a mentionné par rapport au fait que le mushrik on a, il aura pas d'intercession pour lui et le cheikh il dit que le kafir donc il y, y a pas d'intercession pour lui et l'intercession ne lui sera d'aucune utilité on pourra pas intercéder pour lui et Le fait que, que, que le mouché croit que c'est les hommes pieux, ce sont des, des, des rapprochés d'Allah, des aouliyas, et qu'ils ont un statut, ça, ça ne va leur servir en rien. Ça va leur servir en rien. Le fait que tu crois que le prophète salam, a un statut élevé, ça ne servira à rien si tu l'adores en dehors d'Allah. Ou si tu adores les, les hommes pieux et les. Les, les, hein, les prophètes. Les anges, tu les adores en dehors d'Allah, tu dis ils ont un statut élevé, tu les invoques et tu leur demandes en dehors d'Allah, tu pries les morts. Tout ça que tout, tout, tout ce que tu crois vis à vis des hommes pieux, ça ne servira à rien, parce que, en faisant le chiffre, tu annules toutes tes œuvres. Le statut élevé du prophète et de l'homme pieux, c'est à, à lui ce statut là ça te servira à rien, ça te profite à rien. C'est ses actions à lui qui lui ont donné ce statut-là. Donc ses actions l'ont profité à lui. Mais à toi, ça sert à rien de croire en ça si toi-même tu fais le shirk. Hein? Tes actions sont pour toi, ses actions sont pour lui. Chacun, il sera jugé pour quest ce que lui a fait. Pas pour les actions de quelqu'un d'autre. Hein Donc ces gens-là, c'est comme s'ils essaient de se, de se euh, rabattre sur les actions des autres et profiter des, de, la, de du mérite que les autres ont obtenu par rapport à leurs efforts à eux. Et tout tu veux profiter de ça. Hein? Non, ça ne marche pas comme ça. Le statut des prophètes et des hommes pieux, c'est à eux. Et les bonnes œuvres qu'ils ont faites, c'est leurs bonnes œuvres à eux. Et ça ne sera pas Quelque chose qui va profiter, celui qui s'accroche au shirk et à l'adoration des tombes et des morts. Hein? De même que le fait d'avoir la foi en eux, de croire que ce sont des hommes pieux ou des choses comme ça, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va te profiter. Si tu fais du shirk, hein? ça ne te profitera à rien de croire que tu... Tu crois que ce sont des hommes pieux qui ont un statut élevé, ça te servira à rien si tu faisais le shirk avec eux en à de, euh, par rapport à eux. Donc le shirk il dit, ça ne profitera pas le mot shirk, Le fait qu'ils ont été pieux ou qu'ils ont été des aoulias ou qu'ils ont été des messagers tout en faisant du shirk. C'est-à-dire tu fais du shirk puis tu dis... Ce sont des messagers, ce sont des hommes pieux, ils sont rapprochés d'Allah. Ça ne sert à rien parce que ton shirk vient détruire totalement ce que tu as comme croyance, ou comme pratique, ou comme foi, ou comme bonne action. Le shirk, il dit, yamalun. Même, même Allah dit ça à propos des prophètes, que s'ils avaient fait le shirk, tout ce qu'ils avaient fait comme bonne œuvre aurait été complètement annulé. Et ça, c'est le verset 88 السورة للنعام للشيخ الجنسويد فالمشرك حابط العمل سواء أشرك برسول أو بولي أو بنجم أو بجن أو بصلم عمله حابط وباطل وهذه التعلقات بكونهم أولياء أو بكونهم رسل كلها باطلة هم أولياء وهم رسل ولكن لا يجوز التعلق بهم كما أنه لا يجوز التعلق بالملائكة ولا بالجن ولا بالأصنام ولا بالكواكب ولا بغير ذلك وكل هذا واضح لأهل الإيمان والبصيرة ولكن بعض الناس قد يخفى عليه لقلة علمه وعدم بصيرته وقد يلتبس عليه بعض الأمور ولكن ينبغي لك أن تعلم أن هذا جواب جيد وأن تقوله له أنا أعطيك شيء محكم وأستدل عليك بشيء محكم أوضح لك شيء واضح أما الذي يشتبه عليك أو علي فدعه الله أخبرنا بأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه دعنا من المتشابه ونجتمع أنا وإياك على المحكم الذي بينه الله في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هذا واضح بين رد عليهم, رد عليهم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فلا تدعوا مع الله أحدا فاعبدوا الله مخلصين له الدين Donc, le shaykh, il explique, il dit que le moucheric, ses œuvres sont vaines. Le moucheric, ses œuvres sont vaines, peu importe qu'il qu'il ait fait le shirk. En associant avec Allah un messager, ou en invoquant avec Allah un, un homme pieux, il fait le shirk en adorant un homme pieux, un prophète, un ange, un djinn, une idole. Hein? S'il fait le shirk, ses œuvres sont annulées et fausses, complètement détruites. Ses œuvres n'ont plus aucune valeur. Elles deviennent de la poussière. Et ça, c'est le fait que ces gens-là, ils s'accrochent, ils s'attachent au fait que les hommes pieux, hein, ce sont des hommes pieux, ce sont des messagers, tout cet attachement-là, est fausse. Hein, le fait que tu dises que ce sont des hommes pieux Que ce sont des, des gens rapprochés d'Allah Que ce sont des messagers Oui, ça c'est bien Mais il n'est pas permis de s'accrocher Et de s'attacher à eux Et de les adorer Et de passer par eux pour, pour essayer de se rapprocher d'Allah De la même manière qu'il n'est pas permis non plus De s'attacher aux anges, aux djinns, aux idoles aux étoiles, aux astres et aux autres et à tout autre chose de ce genre. Et ça, c'est quelque chose qui est clair pour les gens de la foi et les gens qui ont la connaissance. Mais il y a certaines personnes pour qui ces choses-là, ces choses-là, les échappent, ces choses-là leur échappent à cause du peu de science qu'ils ont et du peu de compréhension qu'ils ont de la religion. Et il se peut que certaines personnes échappent donc à certain à, à, Certaines choses échappent à certaines personnes. Mais il faut absolument que tu saches que c'est une bonne réponse qu'il y a dans cette parole du Cheikh Mohamed ibn Abdull Wahab dans sa réponse générale. Hein? Et que tu dois dire à la personne qui ramène ce genre de Shoubouhat, tu lui dis, je te donne des choses qui sont claires, sans équivoque. Je te ramène des preuves qui sont de qu ce qui est muhkam et je te clarifie des choses qui sont claires hein? mais en ce qui concerne les choses qui amènent des ambiguïtés des doutes, des choses équivoques hein? qui sont euh, qui te mettent dans la confusion toi, euh, toi-même ou les autres alors euh, yani, qui, qui, qui te mettent dans les, la confusion ou les doutes, toi ou moi Alors, dans ce cas-là, mettons-le de côté. Allah subhanahu il nous mentionne dans le Coran que ceux qui ont la, dévi la déviation dans leur cœur, ceux qui ont la déviation dans leur cœur, ils cherchent ce qui est mutashab et ils suivent ce qui est ambigu, ce qui est équivoque. Alors, mettons de côté ce qui est équivoque, et on va s'unir sur ce qui est clair et explicite dans ce que Allah subhanahu a clarifié, comme quest ce qu'il dit dans le Coran, les versets 18, Sourat Yunus, Allah s.w. říká, il dit, et ils adorent, en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et ils disent, ceux sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Il mentionne le verset 3, dans la Az-Zumar, en lequel Allah s.w. říká, il dit, et, euh, et ceux qui ont pris des égaux, ou des, des alliés, en dehors d'Allah s.w. říká, ils disent nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah c'est ça leur excuse pour leur shirk et bien entendu c'est pas une excuse pour eux puisque c'est le shirk c'est quelque chose qui te ramène hein, à l'enfer éternel si tu meurs sur le shirk tu vas dans l'enfer éternel le shirk il dit ensuite ça c'est un verset qui est clair Et c'est une réponse pour eux, une réfutation. Et celui qui invoque avec Allah, le, il cite le verset suivant, le verset dans Sura al minoun 117, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dit, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité hein, au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve, et toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, eh bien il n'y a aucune preuve à son sujet fa inna ma hisabahu judgment allah subhanahu wa ta'ala lui qui va s'en occuper et il ne donne pas le succès aux kafiroun aux micriens. et le verset 18 dans sourate al jin fa la allahi ahada avec allah subhanahu wa et le verset 2 dans sourate az-zumar moukle sallahu wa ta'ala, to znamená, že je vůdce Alláha Spatala, a to tím, že mu je a to Donc, ça vient conclure euh, qu ce qu'on a lu par rapport au par rapport au Spatala, d'aujourd'hui. Euh, On peut lire quelques questions peut-être, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de questions, et puis la semaine prochaine on va commencer la réponse détaillée du Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab. donc euh, il va falloir que on ait plus on ait, on ait assez de temps pour bien élaborer sur la question. Donc euh, Inch'Allah, peut-être on peut lire quelques questions puis on va s'arrêter. Uh, parmi les la první al ala inna la première alayhim, wallahum yahzanun, la otázka je, kála, te, te fas prve, d, d, d, qu'il te pardonne Le verset, Uh, Est-ce qu'il y a, dans ce verset-là, une preuve pour ce qu'ils disent? Le verset qui dit, certes, les, les hommes puits rapprochés d'Allah, ils n'auront nulle crainte et ils ne seront pas attristés. Est-ce qu'il y a une preuve pour eux, dans ce verset-là? Pour, pour le shirk qu'ils font? Le shirk, il répond, il dit, Hada batil هذا مدح لهم tedy si German dívejtí se chny مدحهم يصيرون 差iv او لا žá myslí. Tedy rá 없는í الله je zálo děla. عملهم tosi jezto na siji je 이�ou Ça c'est une glorification que Allah leur fait par rapport au fait qu'ils sont des croyants et qu'ils ont hein, la piété. Et si il les, a, il les glorifie, est ce que parce qu'il les a glorifiés, on doit commencer à les adorer? Hein? Donc les messagers également sont, sont glorifiés hein, du fait qu'ils ont adoré Allah et qu'ils ont transmis ces messages. Donc ça c'est leur action et leur action c'est pour eux. Le cheikh on lui a posé l'autre question. Ya cheikh fi al-Madina ba'd an-nas yuqabil qadr nabi sallallahu alayhi wa sallam yarfa'u yadayhi. Fa hal yajuzu an yuhsan yahsin fihi adh-dhann annahu yad'u yad'u li nafsihi. Donc euh, on a posé la question au cheikh, oh cheikh à Medine, il y a certaines personnes qui font face, qui se tournent vers la tombe du prophète et qui lèvent leurs mains pour faire des douas. Est-ce qu'il est permis de penser du bien de cette personne-là en disant que peut-être qu'elle fait une invocation pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle elle, elle invoque Allah pour elle, elle demande à Allah pour elle-même, elle, c'est-à-dire elle, elle demande à Allah pour sa propre personne. La réponse, « yu'Allam. أن هذا غلط وجهل ويعلم إذا أراد الدعاء يستقبل القبلة أو في مكان آخر حتى لا يشوش على نفسه أو يشوش على غيره ويظن به أنه يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الشيخ الذي نستطيع أن يرى هذه الأسئلة هذه الأسئلة يجب أن يدعوه Il doit être enseigné. On, lui a, on doit lui enseigner que de, ça c'est une erreur et c'est de l'ignorance. Quand tu fais des doigts tu te tournes pas vers la tombe du prophète, tu te tournes vers la Qibla. Donc on doit lui apprendre que s'il veut faire un doigt il doit se tourner vers la Qibla. Hein? Ou bien dans un autre endroit. Pour éviter que ça cause des... des, des, des que ça cause de, de, des problèmes pour rien, pour lui-même ou pour les autres, hein? que ça crée de, de, de, de, de comme on dit que ça, que ça le dérange lui ou que ça dérange les autres, et que les gens pensent qu'il est en train d'invoquer le Messager (sallallahu alaihi c'est d'invoquer le Messager, c'est du shirk, c'est du shirk akbar. Donc euh, tu, tu lèves tes mains en direction de la tombe, ça, ça amène des des questions, ça amène des problèmes. On n'a pas le droit de faire ça. Puisqu on évoque Allah, on n'évoque pas le prophète. Donc, une autre question. Le cheikh, il dit, est-ce que c'est est -ce est vrai que ça a été rapporté De la part de l'imam Ahmed, qu'il considère que le tawassul est permis lorsque c'est uniquement fait par le prophète wa Sallam, c'est-à-dire que tu demandes à Allah wa sallam, par le statut de son prophète ou par le prophète wa Sallam, que l'imam Ahmed aurait dit que ça c'est permis. Est-ce que c'est vrai? Et le cheikh il répond. Al euh, Jawab: والجمهور šéf ويروى عن احمد وهي روايه باطله غلط وحتى لو قالها احمد to oui, a, été, uh, ça a été rapporté de la part de Ahmad sauf que c'est pas authentique. ça lui a pas été rapporté de façon authentique. Qu'est-ce qui est le plus connu, le plus célèbre de sa part, c'est que c'est interdit. Et euh, la majorité des savants, l'unanimité des savants considère que c'est interdit de le faire, hein, que c'est une bid'a, que c'est interdit de faire le tawassul, c'est-à-dire tu invoques Allah en mentionnant que tu le fais par le nom du prophète ou par le prophète tu, tu, tu demandes à Allah tu dis par exemple, comme, par exemple certains qu'est-ce qu'ils font c'est ça quand ils évoquent Allah ils disent oh Allah je te demande par ton prophète ou par le statut élevé de ton prophète ça c'est une bid'ah c'est pas du shirk c'est-à-dire c'est pas shirk ça fait pas sortir de l'islam c'est pas un shirk akbar sauf que les ulama ils mentionnent que c'est un shirk asgar, du fait que c'est une bid'a et c'est quelque chose qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk. Hein? Tout, tout, tout moyen ou cause qui, qui peut amener au shirk, alors ça devient un shirk asra. Toute chose qui n'est pas shirk en soi, mais qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk. Alors, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk asra. Hein? Euh, donc, c'est une bid'a Et... Euh, le cheikh il dit, donc, ça a été rapporté de l'imam Ahmed, mais c'est une, une narration qui est fausse, et qui est erronée, incorrecte. Et, il dit un point ici qui est très important, et que souvent, euh, les gens de bidraï ne comprennent pas, parce que les gens de Bid'Aï essaient toujours d'essayer de, ram de ramener une parole d'un savant reconnu, d'un savant qui est, qui est connu comme étant un savant reconnu qui est sur la sunna, pour essayer de Justifier leur fausseté ou leurs fausse, leur faux principes ou leurs erreurs. Et euh, il ramène ces paroles-là pour essayer de créer des ambiguïtés dans la tête des gens. Donc, le Cheikh dit et même si l'Imam Ahmed l'avait dit, qu'est-ce qui est correct, c'est que c'est interdit. Donc, ça, c'est la voix des Salaf. C'est-à-dire que peu importe qui a dit quoi, si ce qu'il qu a dit est faux, on ne l'accepte pas et on suit qu'est-ce qui est vrai. Et c'est ça qui est important à comprendre. Donc, quand tu vois les livres des soufis, ils essaient toujours de ramener des exemples de paroles des savants, pour essayer, de certains savants, ou de certains gens. Des fois, c'est des soufis eux-mêmes, ou des gens d'égarement. Ou des fois, c'est des paroles qui sont attribuées aux imams, hein, mais qui sont des paroles qui ne sont pas supportées par une chaîne. C'est-à-dire que ce n'est pas prouvé que, euh, que c'est authentique de la part de ces imams-là. Donc, ils peuvent bien ramener n'importe quoi, mais si ce pas authentique, ça sert à rien. Donc, ce n'est pas une preuve pour eux. Euh, et, et allez, bien entendu, si c'est pas dans le Coran ou dans la Sunna, et c'est quelque chose qui est interdit dans le Coran dans la Sunna, puis après tu ramènes une parole d'un imam pour, pour le permettre, est-ce que la parole d'un imam ou d'un savant ou d'un sheikh, hein, ou de quelqu'un en dehors, quelqu'un d'autre... Est-ce que ça, ça peut être mis au-dessus du Coran et de la Sunna Non. Peu importe qui c'est. Peu importe qui c'est cette personne. On met pas la personne de quiconque devant Allah, devant la parole d'Allah et la parole de son messager. sallallahu alayhi wa Donc ça, c'est un principe important. Euh, une autre question, encore. Al-Kafir. Euh, Donc, euh, est-ce que c'est une condition que le kafir soit un moucheric Donc, le sheikh, il répond, il dit, « Kullu kafirin Mushrik. wa kullu moucherikin kafir, wal ma'na wahid. » Donc, le sheikh, il dit, « Tout kafir est moucheric, et tout moucheric est kafir, c'est la même signification. » Donc, ça, c'est une, une des explications des ulama. Comme sheikh, Ibn Baz lui il dit qu'un kafir, c'est un moucheric, et un moucheric, c'est un kafir. Et d'un certain point de vue, hein, d'un certain point de vue, euh, ça c'est qu'est-ce que certains ulama ont dit Toutefois, Sheikh Al-Fawzan et d'autres ulama ont expliqué que tout mushrik est kafir mais pas tout kafir est mushrik. On voulant dire que quelqu'un peut faire un kofre sans que ce soit du shirk nécessairement. Comme par exemple, quelqu'un il donc pas d'autre que Allah, hein, sauf que il nie par exemple euh, Comme, juste pour comme un, pour donner un exemple il nie par exemple la, la résurrection il fait pas de shirk il n'adore pas d'autre que Allah mais il nie la foi en la résurrection au jour de la résurrection donc ça c'est du kouf ou bien il, il croit en Allah il fait pas de shirk avec Allah mais il rejette la foi en un des prophètes donc ça c'est un kafir même s'il fait pas de shirk c'est pour ça qu'il y a des ulama qui disent que le tout, tout kafir tout mushrik est kafir toute personne qui est il est en même temps kafir automatiquement mais c'est pas tout kafir qui est nécessairement mushrik wallahu alam. il n'y a une question qui a été posée ici سؤال من هو المنافق وهل هو مشرك donc on a posé la question au cheikh qui est le Munafik et est-ce que il est mushrik lui aussi donc le منافق c'est l'hypocrite le cheikh dit le منافق هو الذي يضمر العداء للإسلام ويبطن الكفر بالإيمان وهو كافر أشد كفرا مشرك كافر وهو كافر أشدهم كفرا مشرك كافر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار درق الشيخ الزين que le munafiq c'est celui qui cache sa haine de l'islam en lui-même et qui euh, cache sa mécréance son rejet de l'islam il le cache donc il est parmi les plus les plus graves d'entre les kuffars son kuff c'est un des plus graves parmi les formes de kuff c'est un mouchriq et un kafir. il dit le chef que c'est un mouchriq et un kafir. Euh, c'est parce que le munafiq, il peut être mouchriq, il peut être kafir aussi. Parce qu'il y a des mouchriqines qui se font passer pour des musulmans. Euh, puis il y en a d'autres, c'est des, des kouffars, c'est des athées ou d'autres. Il y a différentes catégories de munafiqines. Mais ils sont tous des kouffars et des mouchriqines. Et c'est parmi les plus pires, parmi les sortes de kouffars. Puisqu'Allah a dit à leur sujet dans le verset 145 dans son surat al Euh, que le, les munafiquines sont dans le niveau le plus bas de l'enfer le niveau le plus bas de l'enfer donc on s'arrête ici pour aujourd'hui il y a d'autres questions mais on, a, on va en laisser pour la prochaine fois donc euh, أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين